Ok, je vais sortir un nouvel album Mais avant, faut qu'on revoie les bases Je vais faire une vidéo simple Où je vais dire des trucs simples Parce que vous êtes trop cons Simple, basique, ok Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux Simple, plus hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool c'est que t'en as un simple Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien Basique Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films Simple Entre avoir des principes et être un sale con la ligne est très fine Basique Hugo boss habillé des nazis le style a son importance simple les dauphins sont des violeurs Ouais méfie-toi des apparences Basique Basique Simple Basique, basique, simple, simple, basique Vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas, pas les bases Si c'est marqué sur internet c'est peut-être faux mais c'est peut-être vrai, simple Illuminati ou pas qu'est-ce que ça change tu te fais baiser, basique À l'étranger t'es un étranger ça sert à rien d'être raciste, simple Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes, basique 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe, simple tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quinté dans l'ordre Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes c'est parce que souvent le problème c'est toi Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi Cliché Basique Simple Simple Basique Basique Simple Simple Basique Basique Simple Simple, Simple. Basique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 Table, take a face, and and and